Sèche vite tes larmes, sèche vite tes larmes, tu n'as pas raison de t'en pleurer. Sèche vite tes larmes, à travers tes larmes, un nouveau soleil vient se monter. <musique> Puisqu'il a <musique>